Cantique en l'honneur de Sainte Geneviève. Approchez-vous, honorable assistance, pour entendre réciter en ce lieu l'innocence reconnue et patience de Geneviève, très aimée de Dieu, étant comtesse de grande noblesse. Née du Brabant Était assurément Geneviève Fut nommée Au baptême Ses pères et mères L'aimaient Tendrement La solitude Prenait d'elle-même Donnant son cœur au sauveur Tout-puissant Ses grands mérites Firent qu'à la suite À dix-huit ans fut mariée Richement. En peu de temps s'éleva grande guerre. Son mari, seigneur du Palatinat, fut obligé, pour son honneur et gloire, de quitter la comtesse, en cet état, étant enceinte d'un mois sans feinte. Fit ses adieux, ayant les larmes aux yeux, il a laissé son aimable comtesse entre les mains d'un méchant intendant, Grolot, qu'il a voulu séduire par finesse et l'honneur lui ravir forcablement, Mais cette dame, pleine de charme, n'y voulut consentir nullement. Ce malheureux accusa sa maîtresse d'avoir péché avec son écuyer. Le serviteur fut gagné par caresse. Et la comtesse fut emprisonnée, chose assurée, et accouchée dans la prison d'un beau petit garçon. Le temps fini de toutes ces grandes guerres, ce seigneur s'en revint dans son pays. Golo s'en fut au devant de son maître, jusqu'à Strasbourg, accomplir son désir. Ce téméraire lui fit accroire Qu Un adultère sa femme avait commis, étant troublé de chagrin dans son âme, il chargea Golo, ce tyran, d'aller au plus tôt faire tuer sa femme et massacrer son petit innocent. Ce méchant traître quitte son maître, va d'un grand cœur exercer sa fureur. Ce bourreau à Geneviève si tendre la dépouilla de ses habillements, de vieux haillons la fit vêtir et prendre par deux valets fort rudes et très puissants. L'ont emmenée, bien désolée, dans la forêt avec son cher enfant. Geneviève, approchant du supplice, dit à ses valets tout en pleurant, « Si vous voulez bien me rendre service, faites-moi mourir avant mon enfant. » Et sans remise, je suis soumise à votre volonté présentement. La regardant, l'un dit ⁇ Qu'allons-nous faire Quoi Un massacre Je n'en ferai rien. Faire mourir notre bonne maîtresse Ah, peut-être un jour, elle nous fera du bien. Sauvez-vous, dame pleine de charme, dans la forêt, qu'on ne vous voit jamais. ⁇ Celui qui a fait grâce à sa maîtresse dit « Je sais bien comment tromper Golo, la langue d'un chien, nous faut par finesse et la porter à ce cruel bourreau, ce traître infâme de dans son âme, dira « C'est celle de Geneviève au tombeau ». Au fond d'un bois, dedans une carrière, Geneviève demeura pauvrement, étant sans pain, sans feu et sans lumière, ni compagnie que de son cher enfant. Mais l'assistance qui la sustente, c'est le bon Dieu qui la garde en ce lieu. Elle fut visitée par une pauvre biche qui tous les jours allaitait son enfant. Tous les oiseaux chantent et la réjouissent. L'accoutumant à leur aimable chant, Les bêtes farouches, près d'elles se coussent, La divertissent, elle et son cher enfant. Voilà son mari en grand peine, Dans son château, consolé par golo. Ce n'est que et festins qu'on lui mène, Mais tous ses plaisirs sont mal à propos, Car dans son âme, sa chère dame pleure sans fin, avec un grand chagrin. Jésus-Christ a découvert l'innocence de Geneviève par sa grande bonté. Chassant dans la forêt en diligence, le comte des chasseurs s'est écarté après la biche qui est nourrice de son enfant, qu'elle allaitait souvent. La pauvre biche s'enfuit au plus vite dedans la grotte auprès de l'innocent. Le comte, aussitôt faisant la poursuite pour la tirer en ce lieu promptement, voit la figure d'une créature qui était nue auprès de son enfant. Apercevant dans ce lieu obscur une femme couverte de cheveux, lui demanda qui « Qui êtes-vous, créature Que faites-vous dans ce lieu ténébreux Ma chère amie, je vous en prie, dites-moi s'il vous plaît votre nom. » Geneviève est mon nom. D'assurance, né du Brabant Où sont tous mes parents Un grand seigneur m'épousa Sans doutance dans son pays M'emmena promptement Je suis comtesse De grande noblesse Mais mon mari fait de moi grand mépris Il m'a laissé d'un mois étant enceinte Entre les mains d'un méchant Intendant Qui a voulu me séduire par contrainte Et me faire mourir Semblablement de rage de dit à deux hommes de me tuer, moi et mon cher enfant. Le comte, ému, reconnaissant sa femme, dedans ce lieu, la regarde en pleurant. Quoi Est-ce vous, Geneviève, chère dame, que je pleure il y a si longtemps Oh, Dieu, quelle grâce Dans cette place de rencontrer ma chère bien-aimée. Ah, que de joie! Au son de la trompette, voici venir la chasse et les chasseurs qui rencontrèrent le comte, je proteste, à ses côtés, sa femme, aussi son cœur, l'enfant, la biche, les chiens chérissent, les serviteurs rendent grâce au Seigneur, tous les oiseaux et les bêtes sauvages regrettent Geneviève par leur chant pleurent et gémissent par leur doux ramasse, en chantant tous d'un ton fort languissant, pleurant la perte et la retraite de Geneviève et de son cher enfant. Ce grand seigneur, pour punir l'insolence et la perfidie du traître Golo, le fit juger par très juste sentence d'être écorché vif par un bourreau. À la voirie, l'on certifie son cadavre, fut jeté par morceaux. Fort peu de temps, notre illustre princesse resta vivante avec son cher mari. Malgré les chers et les tendres caresses, elle ne pensait qu'au sauveur Jésus-Christ. Dans sa chère âme, remplie de flammes, elle priait Dieu tant le jour que la nuit. Elle ne pouvait manger que des racines dont elle s'était nourrie dedans le bois. Ce qui fait que son mari se chagrine, offrant toujours des vœux au roi des rois, qu'il s'intéresse de sa princesse, qui suivait si austèrement ses lois. Puissant Seigneur, par amour, je vous prie, et puisqu'aujourd'hui il nous faut quitter, que mon cher fils, ma douce compagnie, tienne toujours place à votre côté « Que la souffrance de son enfance fasse preuve de ma fidélité. » Geneviève, à ce moment, rendit l'âme au roi des rois, notre Dieu tout-puissant. Bénoni, de tout son cœur et son âme, poussait des cris terribles. Et languissant, se jetant par terre, lui et son père, se lamentant, pleurant amèrement. Du ciel alors sortit une lumière, comme un rayon d'un soleil tout nouveau, dont la clarté dura la nuit entière. Rien n'apparut au monde de plus beau. Les pauvres et les riches, jusqu'à la biche, tous suivent Geneviève tombeau, pour conserver à jamais l'innocence de Geneviève, accusée par Golot, la pauvre biche veut par ses souffrances le prouver par un miracle nouveau, puisqu'elle est morte, quoi qu'on lui porte, sans boire ni manger sur le tombeau. Ô oh mon Dieu, apprenez-nous à souffrir les peines de cette vie, éclairez ceux qui nous calomnient et pardonnez à ceux qui nous persécutent. Donnez-nous à l'imitation de Sainte Geneviève la force et la patience nécessaires pour supporter avec résignation les injustices des hommes et les maux de ce monde.